Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Virgin Radio, Rouen, dimanche 9 mai, merci de nous rejoindre à l'antenne du 89.4, c'est Sébastien à la console,、hein. et au micro de ceci jusqu'à 20h comme tous les dimanches, c'est Label Rock de 18h à 20h en cette, on va dire, tristounette hein, fin d'après-midi. Puisqu'il pleut, il fait gris, et franchement, ça n'a pas été terrible hein, du tout le temps aujourd'hui. En tout cas, bah, quoi de mieux que de rester tranquillement au chaud? À nous écouter jusqu'à 20h, encore du très bon son, beaucoup de nouveautés ce soir, mais un petit peu moins que d'habitude parce qu'on a beaucoup d'invités ce soir. Oui, des invités qui font l'actu aussi,、hein. évidemment. On va revenir sur le live, le concert de la semaine dernière avec、euh, l'invité de, des Mardis du Grand Marais, c'était évidemment Ben Loncle Soul, l'artiste français qui cartonne en ce moment. Trois titres pour vous ce soir, dont, oui, oui, oui, oui, oui, oui. J'ai déjà reçu、euh, un email. Est-ce qu'on aura l'occasion d'écouter Seven Nation Army, évidemment, avec,、euh, ce titre, avec ce titre C'est avec ce titre qu'il s'est fait reprendre. Repéré, donc, on l'aura évidemment en live. On s'écoutera aussi une superbe reprise de n a r l s b a r c l a y fait par Ben, l'oncle soul qui s'appelle Crazy, ainsi qu'une chanson、euh, populaire hein, qui s'appelle Sympathique. Tout ça autour de 18h25, puisque après on laissera la place à nos premiers invités de la soirée, Angel and y h e i d d e n Tracks. Ils étaient en concert jeudi dernier du côté du fil. Ils ont sorti leur quatrième album mercredi dernier, un album qui s'appelle The End. Et Ils seront donc dans la Bell Rock autour de bah, juste avant 19h, donc ça va être super. Super sympa aussi. Et pour clôturer cette émission qui s'annonce assez riche en émotions musicales, on accueillera un Rouennais dans les studios de la rue de Sully au 89-4. C'est évidemment Jérôme, alias Godot, pour nous parler de son projet qui s'appelle Postcards No. u m b e r n e un projet qu'il a fait avec Benjamin Fincher. Un album là aussi est sorti, c'est sorti le 1er mai. Bref, du lourd, du bon ce soir encore sur le 89-4. e t ben, restez avec nous, évidemment, jusqu'à 20h. On commence avec un nouveau single sur un label anglais qui s'appelle f i e r s e Panda. C'est distribué en France par Module, signé par un nouveau groupe du beau nom de Gold h e a r t Assembly. En gros, 6 anglais aux têtes de hippies qui ont sorti en mars leur premier album. L'album s'appelle Wolves and Thieves. C'est une sorte de pop folk p s y c h é d é l i q u e à l'anglaise avec de belles harmonies. J'ai été faire un tour sur l'internet. Le ennemi qui les surnomme des Fleet f o x e s de 2010. Difficile de, pour moi d'approuver vu que j a i pas encore écouté l'album. En tout cas, ce nouveau single, deuxième single de l'album, devrait vous rappeler pourquoi vous êtes t o m b é amoureux de la pop en tout premier lieu. Voilà, Gold h e Art Assembly, on commence avec ça. Vous écoutez la Belle Rock ensemble jusqu'à 2 0 heures. Watch e the d u e s their thing Single pour six anglais qui se font appeler Gold Arts Assembly. Le single s'appelle Under the Waterway. C'est issu d'un album, album qui est sorti au mois de mars. Premier album hein, pour ce groupe anglais. L'album s'appelle Wolves and Thieves. Je vous rappelle si vous avez raté le début de cette émission qu'il y aura beaucoup d'invités. Ben, l'oncle soul dans quelques minutes pour revenir sur l'excellent concert où vous étiez plus de 700 personnes. à applaudir cet artiste franchement très talentueux. C'était du côté des Mardis du Grand Marais. Un petit peu plus tard dans l'émission, premiers invités, on va dire un groupe s t é p h a n o r o u a n a i s puisqu'il s'agit de Angel and the Hidden Tracks qui viendront nous parler de leur nouvel album. Et puis on recevra évidemment aussi l'artiste r o u a n a i s Jérôme Baudon-Claire, sous son patronyme un musical de Godot, qui viendra nous parler de lui aussi, un nouvel album qui s'appelle Postcards No. 1, nouvel album enregistré avec son collègue Benjamin Fincher. Vous saurez tout donc dans cette émission, et ceci jusqu'à 20h. La semaine dernière, j'ai reçu un maxi 4 titres hein, qui m'a été envoyé par、euh, le label français qui s'appelle Platinum.、Euh, nouveau single pour un nouveau groupe originaire de Copenhague, au Danemark, un groupe qui se fait appeler L'Art. and the ends of light. 4 Danois qui ont sorti leur premier album dans leur pays d'origine. C'était en janvier dernier. La bonne nouvelle, c'est que l'album arrive en France avec une sortie prévue en septembre. Alors, sur single, il y a pas mal de, de remix. s Un remix、euh, signé par Lightback, un autre par Money Your Love, et celui que je préfère, c'est celui remixé par Trent Moller qui est lui aussi Danois, il me semble.、Hein. voilà,、euh, En attendant, donc, l'album, ce morceau devrait vous mettre l'eau à la bouche. Il s'appelle Lars and the Ends of Light. The hardest thing I've ever told you, didn't you know? I've never felt so mean in my life before, didn't you know? dimanche, 18h, 20h, la b e l Rock, avec Sébastien g a s s Lars and the Ends of Light, Mi Mi Mi, remixé par Trent Moller pour commencer cette émission Maxi Catitre qui nous a été e n v o y é je vous le disais, par le label Platinum 4 Danois. Il y a un album qui est sorti dans leur pays d'origine au mois de janvier. Il faudra attendre septembre, apparemment, toujours chez Platinum pour voir une distribution assurée en France. En tout cas, l'album promet d'être plutôt sympa puisqu'on parle d'album qui, lui, par contre, est sorti. Le retour du duo américain de Black Keys, de retour donc dans les bacs avec un sixième album, Brothers, c'est un extrait qu'on vient de s'écouter. C'est le single, il me semble, qui s'appelle Tighten Up, l'album sorti chez V2, distribué en France par Coopérative. Magnifique album, comme d'habitude, pour les Black Keys à la croisée des chemins du blues et de la soul, produit par Dan Oerbach et Patrick Carnet, les membres du groupe avec un titre produit tout de même, puisque je crois que tout l'album précédent avait été produit. Par Danger Mouse. Ce n'est pas le cas sur ce sixième album, il n'en a produit qu'un. Mais puisque l'on parle de Danger Mouse, rassurez-vous, les fans, et ils sont nombreux, puisqu'il a été élu, je crois, une des personnes les plus influentes dans la musique actuelle, Danger Mouse, en tant que producteur. Il est de retour avec un nouveau projet sous le nom de Broken Bells, un projet en association avec James Mercer, le leader du groupe américain Les s h i n s Il y a un album qui vient de sortir chez Columbia. Ils sont tous les deux donc. James Mercer qui s'occupe du chant des guitares et de la basse. Danger Mouse, lui, s'occupe de l'orgue, de la batterie, du piano, de la basse, des synthés et bien sûr de la production. Une vingtaine de morceaux avaient été composés pour ne finalement en garder que dix au résultat. C'est frais, c'est sympa et c'est très mélodique. L'album s'appelle tout simplement Broken Bells. C'est aussi le nom du groupe. On va s'en écouter un extrait qui s'appelle Vaporize. Et juste après cet extrait, branchez bien les radios à fond puisqu'on retrouvera Ben, l'oncle soul, en direct de Riorge. l ベル Morceau pop dans la b e l Rock signé par le nouveau projet de Danger Mouse. Danger Mouse et James Mercer du groupe américain Les Sheens ils se sont bah, regroupés ensemble pour、euh, créer. Un nouveau groupe sous le nom de Broken Bells. Premier album qui s'appelle Broken Bells. Je vous rappelle que c'est disponible depuis le mois de mars sur le gros label hein, qui s'appelle Columbia. Une dizaine de titres bah, de, de haute facture, on va dire. C'est un chouette album qui devrait tourner cet été. Premier retour sur les mardis du Grand Marais. Chose promis, chose due donc avec Ben, l'oncle s a u l Soul, qui était bah, venu du côté de, de Riorge, hein, le francilien qui cartonne en ce moment un petit peu de partout, que ce soit à la télé ou à la radio. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui qu'il a été bercé par la musique noire Il connaît par c œ u r les classiques de la musique noire américaine, de Stevie Wonder à John Legend, en passant par a g r e e n et D'Angelo. i Apparemment, il a passé sa jeunesse à les écouter et à imiter tous ces chanteurs, véritables héros pour lui. Vous étiez nombreux du côté de Rieur, puisque vous avez été 700 personnes à triper franchement sur son set, avec une lecture personnelle de tubes actuels tels que Seven n a t i o n Army ou alors Crazy. m Aussi i s a des titres personnels qu'il a composé. s、euh, Vous dire qu'il y a un album,、euh, son premier album qui va sortir chez Motown France, ça sera le 17 mai prochain. Et que si vous l'avez raté du côté de Riorge ou si vous avez été、euh, du côté de Riorge et que vous voulez absolument le revoir, ...et b il、euh, y a de la chance puisque le 21 mai il sera du côté de l'épicerie moderne. C'est juste après Lyon, c'est du côté de Faisin. Voilà, Ben, l'oncle soul donc en live dans ce programme en exclusivité sur le 89.4. La b e l l Rock, trois titres pour vous En live comme si vous y é t i e z Fermez les yeux, on repart dans les années 60 avec Ben, l'oncle Saul. C'est parti. Taking down time right behind my bed, and I'm talking to myself at night because I can't forget, I can fall through my.、Mind. 1万5000 n の数字は、一つの数字は、つの数の数字は、の数字は、一つの数字は、一つの数字は、一つの数字は、一つの数は、一つの数字は、一つの数字は、一は、一つの数 いい、別の先輩、目 エーエーエーエ un peu Come on エー o ーエーエーエーエーエーエーエーエーエーエーエーエ n え <Okay. S 2>、okay. Everybody, come on in. Oh, come on, baby. One more time. Come on. Come on. now、yeah. l i t t l e darling. God, I'll come on, baby. Give me just one more time. Come on, now、yeah. l i t t l e darling.、Let's、cheer it up. Oh, come on, baby. Yeah, yeah. Sure. Ambiance du côté de Riorge, franchement, 720 personnes, il me semble, s'ameuble facilement cette bonne vieille salle des mardis du Grand Marais. Vous avez été très, très, très, très nombreux e les mardis du, du Grand Marais, pardon. Qui finissent donc cette dixième session, session en trombe, hein, puisque c'était déjà l'avant-dernière session. Avec Ben, l'oncle Soul, prochaine et dernière saison, session pardon, pour cette saison 2009-2010, ça sera le mardi 18 mai, avec là encore du lourd, puisque Java sera présent dans les murs r i o r j o i e Ben, l'oncle Soul, donc en live, un grand merci à toute l'équipe des Mardis du, Mar... mardi du Grand Marais. Un grand merci évidemment à Baba pour la sonorisation et la captation. Un grand merci à l'artiste évidemment, Ben l'oncle Soul, de nous avoir offert autant de, de classiques, notamment Seven Nation Army, Crazy des Niles b a r c l a y et puis Sympathique entrecoupé avec le Stereo e Up évidemment des,、euh, des Wylers et Bob Marley. Voilà, mais ça a continué comme ça pendant un, un bon moment et franchement, que de superbes retours sur cet、euh, énorme concert. Très belle tête d'affiche. Ben l'oncle Soul, je vous rappelle qu'il a un album. Son premier album va sortir le 17 mai prochain sur le label Motown France. Et que si vous l'avez raté ou que si vous voulez de nouveau découvrir Ben, l'oncle soul en live. Et b i e il sera le 21 mai du côté de l'épicerie moderne. C'est à Faisin, du côté de Lyon. On va rester dans la Soul pour l'instant. Je vous rappelle que dans quelques minutes, on accueillera Angel and the Hidden Tracks avec Michael et Flavien. Et pour l'instant, donc, je vous disais, on reste dans la Soul puisqu'il y a du lourd encore la semaine prochaine, vendredi prochain. Un New Yorkais du nom de Jamie Lidl d donnera la seule date européenne, il me semble, et ça sera du côté de Lyon au Festival des Nuits Sonores. Donc vendredi prochain au marché、euh, Gare, c'est à Lyon. Même dans le deuxième arrondissement, ça sera de 23h30 à minuit 30. Parce que vous savez, et on en reparle juste après ce titre, le Festival des Nuits Sonores, c'est beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup d'artistes. Jamie Lidl donc dans la Belle Rock, histoire de faire la transition après Ben, l'oncle Soul. On y va, version new-yorkaise ce coup-ci. La Soul Music à l'honneur dans ce programme Label Rock ensemble sur le 494 jusqu'à 20h. La Soul, en particulier celle du New Yorkais Jamie Lidl, ça sera une des seules dates. De sa tournée mondiale, très peu de, de dates pour、euh, Jamie Lidl, mais une le vendredi 14 mai au Festival des Nuits s o n o r e s à Lyon. Il jouera au marché Gare, ça sera donc、euh, vendredi prochain, de 23h30 à minuit 30. Quelques、euh, informations concernant cette 8e édition du Festival Nuits s o n n e r s Ça va donc、euh, se dérouler du 12 au dimanche 16 mai. On rappelle que les Nuits s o n o r e s c'est évidemment un festival entièrement consacré aux musiques et aux cultures électroniques, numériques et indépendantes. Euh, un chiffre aussi、euh, plutôt énorme, on va dire, le festival qui a accueilli 67 500 festivaliers, c'était l'an dernier. Un festival toujours en plein essor et en pleine croissance qui se déroule dans une quarantaine de lieux de la métropole lyonnaise salles de concert, friches industrielles, musées, galeries, cinémas, places, rues, bars et clubs. Bref, l'électro de partout, du côté de Lyon, la semaine prochaine, donc entre le 12 et le 16 mai. Avec une programmation du festival Le Nuit Sonore qui se caractérise une f o i s Plus par un esprit pointu et défricheur qui allie en général les musiques électroniques les plus festives aux sonorités les plus complexes et innocentes, avec encore donc une programmation musicale tout simplement énorme. Je vous conseille le mieux, c'est d'aller faire un petit tour sur le site officiel www.nuit au pluriel, tiré celui du milieu, celui du 6, sonneur au pluriel.com et vous consulterez le site officiel du festival et vous allez voir qu'il y a vraiment du lourd. Donc, Jamie Lidl, par exemple, 4. Mai,、euh, c'est de 23h30 à minuit 30. Juste pour vous donner、euh, une idée de, de l'importance et la qualité et la quantité aussi de la programmation musicale, et bien sachez que sur les autres scènes du festival, à la même heure, hein, entre 23h30 et minuit 30, il faudra choisir entre Jamie Lidl ou alors Laurent Garnier ou alors、euh, un autre groupe、euh, indé qu'on aime beaucoup qui s'appelle Place to Bury Strangers.、Euh, en gros, vous l'aurez compris, il va falloir faire des choix ou alors se balader entre les quatre différentes salles. Voilà, le marché-gare, c'est deux rues Villers. C'est dans le deuxième à Lyon.、Euh, évidemment, l'équipe de Label Rock qui sera présente sur ce festival puisqu'on a une, une belle accréditation. Donc, on va en profiter pour faire pas mal de sons. J'espère que vous ramenez bah, tout ça la semaine prochaine, dimanche, entre 18h et 20h. On continue avec un petit peu d'électro dans ce programme après la soul de l'électro avec un nouveau maxi 9 titres de Mickey Moonlight, aussi connu sous le nom de Midnight Mike. Ça s'appelle Love Pattern Hippie et ça va bientôt débarquer chez Headbanger Records. Mickey Moonlight. tout de suite, ça s'appelle Tam No.5. c ô t Électro é dans ce programme, c'est un nouveau maxi 9 titres signé par un artiste qui s'appelle Mickey Moonlight, aussi connu, je vous le disais, sous le nom de Midnight Mike.、Euh, le maxi s'appelle Love Pattern EP, bientôt disponible chez e d b a n g e r Records. Voilà, dans quelques minutes, on va recevoir et en savoir bien plus sur deux membres de NG Landy Hidden Tracks, à savoir Michael et Flavien. En attendant, et pour se mettre un petit peu dans, dans l'ambiance après ce petit virage, é l e c t r o une recommandation Justement des a n g e l nouvel album des frères Radar, les Radar Brothers. L'album s'appelle The Illustrated Garden. C'est disponible depuis quelques semaines sur le label Chemical Underground. C'est un magnifique album. On avait l'habitude d'avoir que du bon hein, de la part des Radar Brothers. En tout cas, sixième album et toujours autant de qualité au final. Un extrait tout de suite, donc, et juste après une longue interview avec Angel and the Eden Tracks. Radar Brothers, tout de suite dans l a b e l l e rock, ça s'appelle For the Birds. Thank、you Condition home. S'appelle f o r The Birds, le groupe s'appelle Radar Brothers, sixième album sur le label écossais, le label des Delgados Chemical Underground The Illustrated Garden, ça c'est le nom, le titre de l'album. Et、euh, bah, tout est comme ça.、Hein. Franchement, il n'y a pas grand chose à jeter, mais、euh, on a l'habitude avec les Radar Brothers, un groupe、euh, bah, souvent cité hein, par、euh, Michael du groupe Angel Andy Hidden Tracks.、Euh, nouvel album pour eux sorti mercredi dernier. Jeudi, ils l'ont présenté du côté du fil à Saint-Etienne. Angel Andy Hidden Tracks, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Hein, rencontrer le r o u e n a i Michael et le Stéphanois Flavien, c'était la semaine dernière du côté de Saint-Etienne. C'était dans les locaux d'une autre radio, Radio Duo, donc Saint-Étienne. Euh, J'en profite pour leur faire un petit、euh, coucou pour、euh, l'accueil et puis aussi pour、euh, bah, avoir découvert les locaux de cette euh, radio, euh, pas comme les autres, on va dire euh, associative.、Euh, c'est un petit peu le bordel, mais franchement, ça <rire> c'est chouette.、Euh, j'ai bien aimé, j'ai、euh, hâte d'y、euh, retourner là-bas. En tout cas, longue conversation autour du、euh, nouvel album, évidemment,、euh, mais aussi de la musique、euh, en général. Vous pouvez me laisser en compagnie de m i c k a ë l et on pourrait rester des heures à discuter comme ça. Et bon, je ne veux pas vous,、euh, vous barber avec、euh, des heures, mais on a ramené quand même une grande interview.、Euh, on a parlé, é v e m Évidemment, donc de l'album, le tout saupoudré d'extraits musicaux de ce nouvel album. Je vous rappelle, le nouvel album s'appelle The End. Il est disponible depuis la semaine dernière sur le label toulousain qui s'appelle We Are Unique Records. Et juste avant de retrouver donc m i c k a e l et Flavien, je voulais juste vous dire aussi, vous signifiez qu'ils seront le 21 juin à la fête de la musique à Saint-Etienne et après qu'ils foncent faire la fête de la musique à Lyon, tout ça le même soir. Et le 22 juillet, ils se feront les nuits de Fourvière avec Émilie Simon et Benjamin Bier. C'est du côté de Lyon évidemment.、Euh, tout de suite, donc Michael et Flavien du groupe Angel and the Eden Tracks. Franchement, si vous ne connaissez pas, et、eh、b e n voilà, ça va être réparé. On y va. t Stop. You had some wistful beauty, your twitching lips I could not see. Many radio stations were vying for our attention. Why don't you? I don't know. Sure, you do.、And、this is no road movie. This is now one more story. Watching the outside tinsel like films and titles. I say, this is now one more story. 20h, la Belle Rock. To what you want. You've got to stand up to what you don't. I knew I'd end up singing a song that goes, You've got to live up to what you want. You've got to live up to what you want. I'm not listening to you, I'm not seeing you, I just pretend to. There are parallel worlds, that's going on beyond the persona. If I wasn't Here, ten percent there, and eighty percent true. You've got to live up to what you want, you've got to stand up to what you don't. To travel sometimes. sell h so... We've been... o n b r o k e n Hearts avec justement une des invitées de Angel and the Hidden Tracks, en l'occurrence Emma Pollock, sur ce titre, hein, ex Delgados. Un grand merci à Mickael et Flavien ainsi que Radio Dio pour l'accueil. Longue interview, hein, je vous le disais, mais、euh, un groupe que j'affectionne vraiment et que je respecte、euh, infiniment. Et ils méritent largement leur place dans ce euh, programme. Euh, on en a laissé pas mal、euh, au, au montage hein, quand même. Ça a duré beaucoup plus longtemps. C'est pour ça qu'on a passé quelques extraits musicaux histoire d'illustrer、euh, en musique ce superbe nouvel album qui est donc sorti mercredi dernier, qui est disponible sur le label toulousain qui s'appelle We Are Unique Records. Et que j'espère e ça vous a donné l'envie d'aller、euh, vous ruiner. Dans toutes les bonnes crêmeries pour aller、euh, l'acheter cet album qui s'appelle The End. A-N-D. Voilà, Angel Landi Hidden Tracks que vous retrouverez donc.、Euh En concert le 21 juin à la fête de la musique à Saint-Etienne ainsi qu'à Lyon le même jour et le 22 juillet, ils feront la première partie、euh, prestigieuse, on va dire, d'Emilie de Simon et Benjamin Biolé dans le superbe cadre des nuits de Fourvière, un festival sur lequel on reviendra parce que bah, je ne suis pas tout seul. Et un autre artiste qu'on aime beaucoup dans ce programme, c'est Jérôme b a u d o n c l e r alias Godot de retour dans les studios de la rue de Sully. Comment vas-tu, Jérôme Tout va très bien, merci. Bonjour. Bon, ça va bien Oui, très bien. Bon, tu es, es, es là depuis un petit moment, tu as é u é Cette o u t z c e interview, je crois que tu connais hein, Angel aussi. Oui, oui, je les connais un petit peu et j'aime beaucoup leur musique depuis, depuis bien longtemps déjà. o、ouais. u、ouais, as i t'as eu l'occasion d'écouter cet album ou pas Oui, je l'ai écouté, il est très bon comme d'habitude. Bon, très bien. c'est、euh, Jamais eu envie de, de faire de la musique avec Michael, f l a v i e n et le reste de. De la bande Pourquoi pas é C'est o u t c e pas à, une mauvaise idée. Oui,、ouais, puisque t es à fond dans les associations. On y, est, <rire> on y reviendra un petit peu plus tard dans, dans ce programme. Juste le temps de s'écouter deux disques. Tiens, deux nouveautés,、euh, dont une, quatre ans que les fans attendent le nouvel album de Divine Comedy. Le groupe irlandais de Neil Hannon de retour dans les bacs avec、euh, déjà un dixième album qui s'appelle Bang Goes the n i g h t h o o d、euh, Ça va sortir le 31 mai avec、euh, en premier single un titre qui s'appelle a d i e Indie Disco. Comme d'habitude, c'est de Pop gay, chic et entraînante à la Divine、Comedy. c o m é d y C'est parti! We go down to the indie disco every Thursday night. Dance to our favorite indie hits until the morning light. Dove, then hit the floor for a change in love. You know I just can't g e t single, donc, tiré du prochain album de Divine Comedy. L'album s'appelle Bang Goes the Nighthood. Avec,、euh, je sais pas si vous avez pu euh, déchiffrer euh, les paroles de cette、euh, chanson, mais moi ça me fait rigoler parce que ça me rappelle beaucoup, beaucoup de, de souvenirs.、Euh, Neil a n o n qui est en train de lister, qui se souvient de、euh, justement ses souvenirs à l'époque où il allait dans la discothèque、euh, où il passait justement des disques, pas comme les autres, de musique、euh, indé. Il, a, il liste、euh, bah voilà, pas mal de, de ses chanteurs、euh, préférés, dont Morisset, New Order, etc. Moi ça me, ça me rappelle, c'était un certain temps, ça quand même. C'était、euh, du côté de Lyon, Je me n rappelle un petit club qui s'appelait le Toy Club, qui était dans le Vieux Lyon, qui n'existe plus malheureusement, et j'étais fourré tout le temps là-bas. Voilà. Des bons souvenirs, en tout cas l'album donc 31 mai, Bang Goes the n i g h t w o o d nouvel album donc o u r s de Divine Comedy. On continue avec une autre nouveauté signée Black Daniel. Is your sin? In the morning when I wake up and I feel that lucky sun, I wish that I could go and make up, but I know my deal is done. I love you with down touch because your e s i c k I said, I love you with down touch because your e s i c k l'album d e s Daniel, I love you, but don't touch me c a u s e you're sick. C'est pas forcément très sympa tout ça, mais en tout cas, c'est très pop comme titre.、Euh, deux frères jumeaux, hein, Liam et Luke, dans ce groupe, deuxième album qui sort sur le label Dust b a r r e l Recordings. L'album s'appelle Let's Get s o o d C'est ce qui risquerait d'arriver parce qu'ils ont carrément pompé un paquet de cigarettes en disant, bah vas-y, poursuivez-nous. Donc, bah pourquoi pas, ça r e s t e de leur, leur pendre au cul. Voilà, Les Black Daniels, ils viennent de Londres.、Euh, Je vous rappelle qu'avec nous, on a Godot qui En train de s'endormir, quasi.、Là. Tu prends plein de notes. Qu'est-ce que tu marques là、euh, Je sais pas. C'est des petites notes personnelles. Ah d'accord, ok, Le jour où tu veux faire animateur, b o n faut pas faire ci, faut pas faire ça. L'autre,、voilà, il a fait ci, il a fait ça.、Euh, jamais raconte ici. C'est ça que tu fais Non, pas、oh, bon. bon.、Euh, comme tu le sais, c'est la période des festivals hein, qui va、euh, bientôt reprendre. Ça a commencé même avec、euh, certains festivals. Prestigieux, notamment les, les nuits sonores la semaine prochaine. Moi je voulais vous parler maintenant du festival des nuits de Fourvière qui va se dérouler à Lyon du 4 juin au 31 juillet avec cette année encore des artistes prestigieux, puisque bah, quelques noms comme ça Charlotte Gainsbourg, Vanessa Paradis,、euh, Iggy Pop et ses s t o o g e s Benjamin Biollet, Millie Simon, M, Isia, Jacques Dutron, c dans les choses qu'on aime beaucoup Vampire Weekend, The XX, The National.、Euh, bref, un rendez-vous incontournable chaque été avec une programmation à la fois exigeante et populaire qui propose bah, à la Du théâtre, de la danse, de la musique et du cinéma. Le tout sur un site exceptionnel. C'est pas toi qui vas me dire le, le contraire, hein, Jérôme.、Ouais, c'est、ouais. chouette. Et parmi les invités qu'on adore dans la b e l Rock, on va retrouver un certain monsieur, un anglais qui s'appelle Richard Howley.、Euh, ça sera le dimanche 27 juin à 20h30. J'ai jamais eu l'occasion de, de passer un titre de son dernier album hein, qui s'appelle True Love's Gutter. Et en le réécoutant、euh, ce week-end, je me suis dit que ça collait bien avec ton univers. Donc、euh, voilà, c'est ma.、Hein、ouais, on est d'accord. Oh. Ok, allez, Richard h o l l é donc tout de suite dans la b e l Rock,、euh, ça s'appelle Open Up Your Heart, c'est ce que va faire、euh, Jérôme alias Godot dans quelques minutes. On y va. I can't see your face no more. Love is so hard to find.、And、even harder to define. Oh, open up your door. Cause we've time to give. And I'm feeling it so much more. Open up the door. Open up your door. no more Auli sera aux Nuits de f o u r v i è r e le 27 juin. C'est un dimanche à 2 0 h 3 0 au festival donc des Nuits de f o u r v i è r e Le mieux c'est d'aller faire un tour sur le site internet w w w n u i t d e f o u r v i è r e f r et n'hésitez pas à aller réserver vos billets tout de suite parce que ça se vend comme des petits pains. Il y a déjà pas mal de concerts qui sont complets. e、eh、t bien, on y va, hein, on y va. Godot, donc tout de suite, Postcard, c'est aussi le nom de, de l'album. C'est ça. On s'en <rire> écoute un extrait. Family and friends, we send you a postcard to tell you once again how far we traveled. Hong Kong is the sea. But how warm a r h e h e a r t of the c i t i e s I've seen, the nicest for sure. The s y m p h o n y we were so l for c a r r i e r s The y l l build a castle w i t h f l e s h and direct. The dog c a n t s t o p playing. c'est le nom de ce morceau que vous venez d'écouter dans la b e l r o q u e sur Virgin Radio. C'est aussi le nom de l'album, nouvel album, b i e n bien, bien, bien cool, T'as eu、euh, l'occasion De me faire passer ce CD il y, a, il, y a quoi, il y a deux semaines maintenant, juste avant la sortie. Et tu, tu m'as envoyé pas mal d'emails cette semaine en me disant Alors, t'en penses quoi, penses quoi Je me suis dit Non, non, je te le dirai face à face ou même via la radio. Bon, j'adore, Jérôme, non, vachement bien. Belle progression. J'ai l'habitude de te surnommer l'artiste. Le plus productif <rire> du coin, puisque ça fait déjà pas mal de fois j'étais en train de regarder ta discographie. t étais venu, c'était en 2006, première fois qu'on a eu l'occasion de se rencontrer pour ce qui était un mini-album qui s'appelait Waiting Four Tu étais revenu pour l'album,、euh, premier album, on peut considérer comme ça, p a m o r t a m Escape.、Mm -hmm. euh, et puis tu étais revenu évidemment pour、euh, en 2008, c'était pour ton deuxième album qui s'appelait Echo's Bones. Et on avait eu l'occasion l'année dernière de, de, de, de fuser des titres d'un maxi qui s'appelait、euh, Berliner h p Et pas de nouvelles. J'ai dit, tiens, on s'est inquiété, mais on sait que tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses, Jérôme. Et te voilà donc de retour avec un, un projet. Alors, t'es pas tout seul hein, sur ce projet. J'aimerais que tu me présentes、euh, qui est、euh, Benjamin, Benjamin on va dire, Fincher. Ok, Benjamin. Okay. Benjamin, <rire> comment, comment, comment, qui, qui est-il et comment、euh, ça te rencontre Pourquoi Alors, qui est-il C'est est un, un, est un artiste、euh, folk voilà, donc, qui, a, qui a une discographie.、Euh, je crois qu'il a deux albums、euh, de, de EP aussi voilà、euh, qui, qui travaille en autoproduction. Principalement, voilà、euh, vraiment dans une folk、euh, très épurée, un peu à la cocoon ou de, ce genre de, de courant là en tout cas. Et il, il est français,、euh, ben Benjamin、euh, Oui, oui il, est, il est français, il habite à Nice en ce moment.、Voilà. D'accord,、oh, euh, on va dire Benjamin alors. On peut dire Benjamin. Benjamin, ouais. ouais, ouais. <rire> Et donc, comment, comment s'est fait cette, cette rencontre Tu étais familier avec son univers Pas du tout en fait, c'est Benoît là, qui, qui, gère,、euh, qui gère mon label, donc qui, qui un jour m'a envoyé un mail、euh, pour m'inviter à écouter Benjamin Fincher, voilà, pour me、m'm、demander ce que j'en pensais. J'ai tout de suite aimé. Et voilà, j'avais dans les tuyaux un, un, un projet, voilà, qui n était pas très bien défini, qui s'appelait Postcard, donc. J'ai pensé à lui, voilà, une association avec Benjamin Finch. Alors, on, on revient l'an dernier, tu parlais du, du label,、hein. vous avez commencé avec Benoît un, un label、ouais. qui s'appelle Paradise for p a r a s i t e Oui. Il y avait donc Berliner, e p e s t c e qu'il y a eu d'autres choses qui sont sorties sur ce label Il、ah、y, y a eu déjà Echo's Bones qui est sortie,、ouais. qui était la première sortie. D'accord.、Euh, et puis, il y a beaucoup de choses qui vont venir. Là, on a, on a plusieurs artistes. Tu parlais des nuits sonores, justement. Oui.、Euh, donc, il faut savoir que, que le label se développe à des nouveaux locaux. dont une salle de, de spectacle qui s'appelle le LED à, à Villeurbanne. Et on, on, un de nos artistes va, va jouer là-bas, c'est Your Mouth is Your Friend, c'est de l'électro-pop、euh, très fraîche, voilà. Et donc, dans le cadre des Nuits Sonores,、euh, il y aura un événement autour de, de ce groupe-là.、Voilà. D'accord. On, on parle de, évidemment de, de la crise du disque en 2010, etc.、Mmh. Lancer un, un label comme ça, c'est quelque chose de. Tu vas dire,、euh, faut être vraiment passionné pour faire ce, ce, ce genre, cette genre de, de, de démarche encore à l'heure actuelle Je crois qu'il faut être passionné, mais il faut surtout avoir、euh, conscience qu'il qu y a peut-être des alternatives à, à cette crise du disque hein, qui p a s s e évidemment par Internet, qui p a s s e par.、Euh, par Développer d'autres concepts que seulement de la musique, peut-être de la vidéo, peut-être d'autres choses comme ça. Donc, on, on essaye d'avoir un autre éclairage et de l'appliquer de, de manière originale voilà,、ouais. à cette crise du disque. Donc, la, la, la sortie d'un album tout simple comme ça, l'objet comme on le connaissait, c'est pas forcément quelque chose qui vous intéresse plus que ça. Vous voulez à chaque fois développer des, avoir des concepts, on va dire. Si, si on arrive à avoir assez d'idées pour avoir assez de concepts, pourquoi pas, oui, oui. Bon, on, est, on est très attaché au support physique, évidemment, comme tout passionné de musique, de disques, etc. Mais, mais bon, on essaye de trouver des, des alternatives à notre mesure, évidemment. Alors, le concept, justement, il y en a un hein, sur, sur cette sortie c'est Postcard numéro 1. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y aura un numéro 2, je l'espère Les Oui, oui peut-être même 3, 4. D'accord.、Euh, le concept, justement, pour tous ceux qui ne sont pas au courant, parle-nous parle de, de ce concept, Jérôme. Alors, ce concept-là, c'est Postcard donc, c'est la, la carte postale. Euh, L'idée c'était de, de réunir deux artistes différents dans, dans un lieu un peu isolé du monde, pas, pas, pas un studio d'enregistrement à proprement parler, c'est-à-dire qu'on investit un lieu, là c'était une grosse maison familiale en pleine campagne, on a mis un studio dedans et puis on réunit ces arti deux artistes donc, qui, qui travaillent sur un temps très limité. Sur un projet musical qui a été réglé en amont, composé en amont. en fait D'accord, donc en, en l'occurrence, il y a donc eu rencontre par email avec Benjamin. Voilà, on a échangé des, des démos、ouais. qu'on qu a souhaité les plus simples possibles, donc guitare-champ principalement. Très peu d'arrangements pour pas justement stériliser notre, nos envies, nos, nos pensées. Un petit peu à la manière d'Angile, justement, sur. Peu le, le,、mmh. le même concept de, de, de, de parler via mail et de se rencontrer、ouais. euh, pendant、mmh. une période assez courte, hein, tu disais. Exact, Là, c'est quatre jours de studio pour, pour, pour ce petit, petit album.、Euh, voilà, c'était la première fois qu'on se rencontrait avec, avec Benjamin, du coup, et, et, et bon, ça a été très productif. En, en quatre jours, on a, on a bouclé tout ce qu'on avait à boucler, on avait même un peu, même un peu de r a p donc、euh, c'était intéressant. v o Il、bon, y a cinq titres sur ce mini-album,、ouais. dont deux jingles. Oui. Ouais. Qui, qui a fait les jingles Ils sont rigolos les jingles. Alors, ça, ouais, ça, ça va un peu dans le concept, on utilise le lieu au maximum. C'est-à-dire que par exemple, on n'a pas de batterie sur, ce, sur cet album, on a utilisé des percussions évidemment qu'on avait, mais aussi on a utilisé une commode pour faire une grosse caisse ou des choses comme ça. Et donc, le jingle vient d'un vieil autoradio, enfin, c'est pas une autoradio, un autoradio, c'est un vieux poste radio cassette des années 80, un survivant. On a lu la cassette et on est tombé sur ce radio mollement <rire> complètement dingue.、Voilà. D'accord,、bon, on va s'écouter. Le premier jingle, c'est ça, pour tous ceux qui disent un, de quoi il parle. On y va. Voilà, premier jingle, donc <rire> c'est part one. On terminera obligé avec part two.、Hein. En plus, on dit que c'est la fin de Radio m o l l e m e n t C'est où m o l l e、euh, m e n t m o l l e m e n t c'est vers Panissière pour, pour ceux qui connaissent. Donc, quelque part entre Saint-Thé et Lyon, j'imagine.、Voilà. D'accord, donc c'est la maison de la, de la famille Godot, c'est ça、euh, Ça pourrait l'être en tout cas. Non est Mais dis-le, g o o n va être embêté. Non, en tout cas, ça, ça devait être un petit peu bizarre quand même de, de, de, de correspondre comme ça par mail et puis de se dire allez, on a que quatre jours. Il n'y a pas une sorte de pression, justement Oui, je, je trouve qu'on le ressent un peu dans, dans la musique où i un genre d'urgence,、euh, on voit peut-être un peu trop vite parfois, etc. Vraiment, ça, ça participe à, à l'ambiance du disque. D'accord. Au niveau des, des, des compositions, comment ça se passe C'est vraiment 50-50 Ou alors tu as fait plus au niveau des, des, des paroles, de, de la musique Comment ça s'est passé J'ai dit à Benjamin je lui ai dit, écoute,、si、tu veux, on, on part sur ce concept-là. On écrit chacun trois titres en fait.、Mais、il se trouve qu'il en écrit deux, moi j'en ai écrit trois. Et puis voilà, on a mis en commun amolement. Alors, chaque titre du disque évoque une ville. C'est ça. Postcard,、ah, éclaire-nous, la première. En fait, c'est venu, venu comme, comme ça. Ce projet-là est venu.、Euh, j'ai l'habitude de, de voyager pas mal. Et quand je me balade dans les rues, j'ai souvent des mélodies qui me viennent en tête. Donc Grâce à la technologie, j'ai un petit téléphone portable qui paye pas de mine, mais qui a des mémos vocaux. en fait、voilà. donc je, je les siffle souvent dans mon petit mémo, mémo vocal, et puis de temps en temps, je les réécoute.、Voilà. Et donc, ça correspond à chaque ville. Et Benjamin Fincher a fait quelque chose d'un peu similaire. d a c c On r d o va écouter un extrait de ce mini-album.、Euh, titre numéro 2 sur le CD, c'est Twilight.、Mm -hmm. Tu peux nous parler un petit peu de ce titre Twilight, c'est un, un morceau de, que Benjamin a écrit, du coup、euh, qui parle d'Istanbul,、euh, une dérive nocturne dans Istanbul jusqu'au petit matin. D'accord. Moi, quand j'ai écouté ça et que j'ai lu le communiqué de presse, je me suis dit, oulala,、oh、ça va être une musique orientale, mais pas du tout, en fait. Pas、hein. du tout. <rire> D'accord. Donc, comme quoi, ça ne correspond pas toujours. <rire> c'est plus l'inspiration du, du lieu. Voilà, c'est ça. Allez, on s'écoute ça. Donc, Godot et Benjamin Fincher. Ça s'appelle Twilight. Let's back your back and place it on the trunk. It's time to prepare Fasten your belt And we lay our beds w e l l be far tonight But w i n n is on our side? Leave there y o u c l o s e s The exit is so close. The cars are on your hands. Just a few steps. Don't worry, kill all m a t t e r s Though t h e t will be there. It's time to return. belle Ambiance dans votre transistor ce soir, voilà signé Godot et Benjamin Fincher sur le nouveau et、eh、ben album, un nouvel album qui s'appelle Postcard Number One, un titre en particulier avec、euh, Istanbul donc、euh, en inspiration Twilight. Cinq titres, deux jingle, s、euh, un mini album、euh, disponible de partout. Oui, c'était、oui, partout, sur toutes les plateformes、euh, légales de télécharge téléchargement ou d'écoute. Ainsi que sur le, le magasin on va dire, en ligne du,、voilà. le, du label. Du label、euh, PFP Shop pour, pour les intimes. <rire> Alors il n'y a pas que de la musique, ça c'est aussi la particularité de ce projet,、oui. puisque vous avez invité un, un Clément Fessy, ça. Un, un vidéaste, on peut le qualifier comme ça En fait, c'est un plasticien、euh, d'origine grenobloise, je crois,、euh, qui habite plutôt à Lyon maintenant. Euh, il est plasticien, il fait beaucoup de vidéos aussi dans, dans ses travaux. v、voilà, On i l à o l'a convié、euh, dans, le, dans notre studio improvisé、euh, pour qu'il fasse un genre de reportage à sa manière, parce qu'on connaissait son univers évidemment.、Euh, et voilà, donc quand je dis à sa manière, c'est vraiment à cheval entre, entre le reportage studio qu'on qu connaît quoi, souvent et、euh, la vidéo artistique. quoi Le, le, le résultat de, de, de ces sessions, il est resté 4 jours lui aussi Oui, il est resté du、euh, début à la fin, oui, bien sûr.、Oui. D'accord. Le résultat est visible sur le net, évidemment. C'est ça. Donc on a créé un site.、Euh Particulier pour, pour voir ces petits instantanés, voilà, c'est le www.postcardseries.com. Voilà, et on aura l'occasion évidemment de mettre le lien, c'est pas toujours facile de noter quand on écoute la radio comme ça. Donc demain, je vous invite à aller sur www.virgineradio1.fr, vous cliquez sur l'onglet Label Rock, évidemment, on mettra le lien non seulement pour bah, le shop, hein, pour aller、euh, acheter ce, ce bel objet ainsi que et bah, aller découvrir la vidéo signée Clément Fessy. Et on aura vraiment l'occasion d'aller nous aussi A Mollement, c'est ça Ouais. c'est bien. On s'y invite. Est-ce que ça veut dire que tu seras d'actu sur le numéro 2 ou à chaque fois c'est des artistes différents qui vont changer Le concept c'est d'avoir des artistes différents justement. Donc il n'y aura pas de Godot dans le, dans le prochain. D'accord, on a déjà une idée de, de qui pourrait être. On a des idées nous, mais on a déjà des contacts même. mais Je ne vais pas lâcher le morceau.、Voilà. D'accord, ok.、Euh, prévu pour 2010, non, même pas 2011. Non, 2011, ce sera plus réaliste.、Oui. À la console du numéro 1, on retrouve maintenant un acolyte hein, qui te suit depuis un certain temps, avec qui vous faites plein de choses. C'est Benoît a Bell,、oui. euh, qui fait partie aussi des, des Haunted Candy Shop.、Euh, oui, qui, qui fait partie entre autres des Haunted Candy Shop aussi.、Ouais. Mais, Com ouais. Comment ça s'est passé l'enregistrement Avec Benoît Ouais. On a, on a beaucoup l'habitude de travailler ensemble, vraiment. Oui, c'est ce、bien. que j'allais dire. <rire> Donc ça, ça devient de plus en plus naturel, évidemment. Ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, finalement, mais on, on passe beaucoup de temps ensemble. Bon.、Euh, on va s'écouter un dernier extrait de, de ce bel objet, postcard numéro 1.、Euh, c'est、euh, le titre 5. Alors, parmi toutes les villes que tu as citées sur ton communiqué de presse, je pense que je ne me trompe pas si je dis que la 5 c'est Copenhague.、Euh... Oui, Torvaldsden Eis. Ah oui, c'est ça, c'est Copenhague.、Hein oui. Bon,、euh, titre écrit par Benjamin ou toi Par moi, oui. D'accord. <rire> c'est le premier titre que j'ai écrit, c'est sûr, pour ce projet-là.、Ouais. Premier titre écrit. Un titre plus gay, on va dire, hein Oui, c'est assez curieux parce que bon, ça parle de, de Copenhague et on, on, on se croira vraiment en Amérique latine, j'ai l'impression. C'est un petit côté festif, ouais, ouais, un petit côté plus chaud, plus exotique. ouais voilà、oui. bon <rire> Et ça marche bien, c'est ce que je te disais hors antenne. Euh, belle euh, complémentarité entre vos voix, avec、euh, toi, une voix un petit peu plus, plus grave comme mon habitude, et la voix plus claire, plus épurée de, de Benjamin.、Euh, ça doit être une belle surprise, a u s s i Les deux voix qui tombent, oui c'était une bonne surprise. Une、oui, voix doit e v être là. Yes, a l l e é l u i C'est ça. <rire> et、euh, ça reste très tendu. Aussi dans, dans, dans le folk, hein, une belle harmonie de, de voix comme ça,、mm -hmm. ça se fait、euh, beaucoup. Donc、euh, vous êtes à la pointe, c'est bien. bien o、ouais. <rire> Allez,、euh, on s'écoute ça donc. Dernier、euh, extrait donc de cet album, ça s'appelle Allez, je te laisse présenter le titre. Eyes. On y va I feel t h e b r o w and all b h a t s e n s face. Bodies like art, no more b r o a t h no heart. Hold in regard and all b h a t s e n s g gosh. I follow the course when we a r set from dawn. When I'm so r e s o n a The f e a r of t h e t hope. I l e f t all the treasures my country can be. The world I give my book, make n e v e r s t a y c h e e s Yes, I bless people, many are hearts e m p e r o r s and crudes. Tell us and eyes. If you see a leper, you just e n o u g h time. We s h a t l not come c h o c k i n folks. Tell us and hearts. I fall on the coast. w h e n I still proud of us. My night's so r e s t e s No fear, no hope. I left all the streets. My country, never f e They blow by y o my mom. save うして Valden's Eyes, c i n q u i è m e titre sur ce CD postcard No. u m b e r n e nouveau projet sur le label Paradise for Parasite avec a u voix. Godot et Benjamin Fincher.、Euh, il reste encore deux autres titres qu'on vous a pas joués. Il faudra aller l'acheter tout simplement.、Euh, je redonne à nouveau l'adresse、euh, du blog de l'émission w w w v i r g i n r a d i o n f r Demain matin, vous cliquez et non seulement vous aurez l'adresse pour aller、euh, acheter tout ça sur、euh, l'internet, mais aussi aller découvrir、euh, bah, cette postcard justement avec、euh, le lien、euh, marqué. Je vous rappelle aussi que bah, Jérôme, tu étais là évidemment pour、euh, faire la promotion de, de ce mini album, mais aussi pour parler. Du, du label,、euh, prochaine date avec un artiste signé sur le label dans le cadre des nuits sonores. On redonne la date, donc c'est le,、euh, le 13 mai, donc c'est la semaine prochaine. Euh, jeudi, euh, il me semble.、Ouais. Oui, c'est jeudi, c'est ça, jeudi soir. Donc、euh, ça commence à 16h jusqu'à 20h, c'est le, le circuit extra des nuits sonores. Pour ceux qui connaissent, voilà. Avec un gros concert à 19h. D'accord Et on redonne le nom de, de l'artiste L'artiste, c'est y o u r Moth Is Your Friend. C'est une soirée à thème avec des l e d Enfin, c'est très particulier. C'est interactif avec, avec le public. Ça, ça、okay. va être pas mal. Venant de toi, ça me surprend. <rire> tu ferais pas quelque chose de. Non, non, non, non, non. Original. Original. Et c'est ce qu'il faut maintenant.、Euh, je te remercie d'être venu, Jérôme. C'est un plaisir, comme d'habitude. Merci à vous. Encore、euh, félicitations sur、euh, ce bien bel objet qu'on aura l'occasion de réécouter,、euh, justement, sur le 89.4. Ça a déjà commencé. Pas seulement dans la Belle Rock, mais aussi e n l o c a l Il y a des petits, des petits clins d'œil comme ça à la scène musicale qu'il faut,、eh、qu faut choper au vol.、Euh, www.virginradio-rwan.fr, l'émission à réécouter et à, à télécharger à partir de demain matin. Demain matin, les infos évidemment à partir de 7h30 avec、euh, Pascal, Pascal Jacquet qui sera là pour vous livrer、euh, bah, ce qui fait l'actu de notre région. Et puis bah, moi évidemment la semaine prochaine entre 18h et 20h avec, je l'espère, pas mal de sons des nuits sonores justement de Lyon. On va Quitter, on... c'est la fin de la Bell e Rock, c'est la fin aussi de Radio Molemans. J'adore ce petit jingle. Allez, on se l'écoute. Radio Molemans a maintenant terminé ses émissions et vous dit bonsoir. Radio Molemans, Radio Molemans, Radio Molemans, Radio Molemans. Ouais, ils sont terribles ceux-là.、Ah ouais, Il est superbe. Peut-être un nouvel habillage pour la Bell e Rock en préparation. faudra voir.、Euh, bon, je te remercie Jérôme. Passe un. Très bonne soirée. De même, merci beaucoup. Bonne fin de week-end à vous tous et on se retrouve donc la semaine prochaine entre 18h et 20h. Ciao, ciao, soyez sages, mais pas trop. La Belle Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h. 2h de son, pas comme les autres.